voix grave premier couplet Taté coyer des pins montagnado. La soigne sé pas tout son content dépouiilla Que ça Bendicasu Mi a ta Meskipotaresta La Ido de Bestia.